à tous, bonjour à toutes, vous êtes dans l'émission Goodbye Kevin 243 euh, Je suis Pierrot et je suis accompagné de Léna, bonjour Léna <rire> Je suis accompagné de Léna, bah oui, bonjour Léna de Je suis accompagné de Léna Exactement euh, Bonjour Pierrot, comment vas-tu Ça va, génial On est sur Radio Campus Lille, Goodbye Kevin 243 Et pour ma part aujourd'hui, petite sélection déstructurée qu'elle présente euh, C'est un bon résumé de ce que j'aime bien écouter en ce moment Donc on va commencer par Strasbourg avec un artiste de euh, à la pop euh, Lofi assez barré On ira ensuite aux états unis Pour un petit garage rock euh, euh, Un peu sandpunk aussi De très très bonne augure tout ça On continuera avec un petit showcase électronique Très très cool qui vient de Manchester Et euh, on poursuivra avec Un art rock tout aussi cool Mais qui nous vient de Brighton cette fois Et pour finir si on a le temps On écoutera un mélange dhip pop et de punk Un peu à la sauce euh, slow tie voilà. Waouh Ca a l'air cool ça c'est très cool euh, bah ça tombe bien parce que mon dernier morceau sera un classique rap donc si on arrive à le passer également parfait ça sera il y aura une petite liaison mais moi de mon côté je vais commencer par du garage portugais expérimental ouh qu'est-ce que c'est on va écouter du garage punk des, euh, fait par des australiens mais qui sont basés à Berlin on va écouter une très bonne réédition de Bongo Jury Chord du Crot Rock mexicain et ce classique rap pour terminer impeccable et eh bien euh, sans plus tarder sans plus attendre euh, pierrot je te propose d'écouter thi clo euh, thilu pardon je l'avais déjà euh, j'en vous en avais déjà parlé dans cette euh, dans cette émission euh, c'est un artiste multiinstrumentliste basé à strasbourg et euh, je vous en avais parlé à l'occasion de la sortie de son premier album en, dix, en 2018 il me semble alors il s'appelle théo clou et il a un goût euh, assez prononcé pour tout ce qui est déconstruction, enchevêtrement euh, et le résultat ça donne une pop un, un peu hallucinée et carrément psychédélique et euh, du plus bel effet vois <rire> pardon je me perds dans, en dans, tout dans cas mon... il a un, un nom oui on dirait euh, genre une viande végétale quoi oui alors parlons-en de son nom, à l'époque il était connu connu, connu sous le, ple, le pseudo T slash O et euh, en fait euh, il s'est rebaptisé Choclu là, euh, depuis la sortie de son tout dernier euh, single c'est-à-dire Mardi euh, et ce tout dernier single s'appelle Loon Power Et il est sorti sur les labels Oktober, Oktoberton et Mouche Records. Et je te propose de l'écouter tout de suite, oui. On l'appelait pas Théo ça faisait pas T Théo slash O, oui, ouais. c'est Théo. Ouais, ok, ça me dit quelque chose, qu il effectivement. Est-ce s'appelle Théo oh. Travelle. C'est bien, tu as clu. Oui, oui, oui c'est très ça bien. Ça fait un petit côté j'timi en plus. Voilà. Eh bien, tu Et on écoute... Quel morceau, tchoclus. pardon, je t'ai coulé <rire> euh, On écoute Loon Powder, son tout dernier single qui est sorti là cette semaine. Choclut avec son dernier single Lune Powder. Sympa. Sympa. Sympa, on a bien. J'ai trouvé que c'était bien pour ouvrir euh, cette petite émission, en mode un peu un peu cool, un peu rythmé, un peu euh, barré, tout voilà, un peu tout ce qu'on est. <rire> c'est chouette ce qu'il fait en tout cas. Euh, ouais. Jeudi discographie. Ce Théo ou ce maintenant ce Choclut. Ça me que Choclut. On, un truc. <rire> euh, on part sur des Portugais qui font du garage. Je parle des Sunflowers qui viennent de sortir leur quatrième album la semaine dernière. Toujours chez Only Lovers Records. L'album il s'appelle Strange Feelings of Existential Hunch. Wow, pourquoi tu l'as fait si long <rire> Merde, c'était long. Euh, donc on est habitué avec eux, avec du garage plutôt psyché. Euh, il s'était fait euh, connaître avec le, le tube Post-Break-Up Stoner que je vais vous passer en deuxième Comme ça, ça vous appellera Les vous bonnes ambiances euh, Ça vous rappellera l'étendue de leur discographie Dans cet album, dans le quatrième Là, ils partent plus vers du garage un peu plus expérimental Il y a des synthés qui sortent Ma foi, c'est assez cool J'ai écouté pour le moment que deux singles Donc je vais m'attarder sur l'album Mais j'ai trouvé ça bien cool On va écouter le un des premiers singles qui était sorti Qui s'appelle « Within the... a Bubble » Euh, a, qui est plutôt audible l'autre single que j'ai écouté waouh c'est plutôt space mais ça reste <rire> cool j'ai écouté euh, je dis que j'ai écouté que deux singles non j'ai écouté la moitié de l'album j'ai pas tout écouté et je trouve que ça part c'est un changement radical mais ça part sur des trucs assez chouettes et bien foutus euh, donc je suis content plutôt que ça reste dans le, dans le garage euh, hop, on voit autre chose on bidouille, on teste et c'est cool donc Sunflowers avec Within a Bubble et juste après on enchaînera avec leur tube le plus connu Post Breakup Stoners qu'on a déjà passé dans l'émission, moult moult moult fois euh non une fois en fait euh Sunflowers and flowers et le morceau post brink Stoner, juste avant on écoutait whisin bubble tube en puissance. Et eh ben en parlant de tube là, je vais vous euh, passer euh, un petit un groupe c'est un peu mon petit coup de cœur du moment. Euh j'ai pas beaucoup d'infos sur eux si ce n'est que euh, ils sont quatre et qu'ils font partie de plein plein d'autres groupes. Euh, notamment vague vague avec deux s tu rappelles on en avait parlé la veigs bagais ouais ouais ouais ça me ça dit, quelque dit quelque chose, chose oui, oui, voilà. oui. Euh, donc leur seul et unique album pour le moment est sorti en septembre 2020 sur le label californien Refry Records. Je crois que c'est un, un album éponyme, j'ai pas noté le nom, donc ça doit être ça. Ouais. Euh, on n'est pas sûr, on va vérifier l'info dans l'loyette. Eux, ils font plutôt dans le garage rock, synth punk euh, assez déstructuré et c'est ultra efficace au sens propre comme au sens figuré parce que je suis pas certaine que il euh, y ait des morceaux de plus de 2 minutes. Euh... Enfin on est aux, aux alentours d'une minute, une minute 24. On a deux voilà. On a deux sur huit. Voilà. Et l'album, c'est bien un album éponyme. Bon, bah très bien. Donc, je te propose d'écouter... Alors là, moi, mon morceau préféré qui s'appelle Timothy. Ah oui, alors ça s'appelle Diode ou Diody. Je ne sais pas, ça dépend de comment le prononce. Je pense que c'est Diody. Donc, le premier morceau, c'est Timothy. Timothy. Et le deuxième morceau, ce sera Late Stage Solution. Que j'aime un peu moins, parce que je préfère Timothy, mais on l'aime quand même. Voilà. C'est Diode, tout de suite. avec le morceau Tomoty et non pas Timothy et l'autre qui s'appelait Laystage euh, Solution on va partir sur la même énergie le même énervement mais avec un groupe euh, qui s'appelle Dead Things euh, on va écouter leur second album ou en deux extraits de ce second album encore un nom à rallonge de Death and Resurrection of Jonathan Cowboy plus facile à dire sorti chez Urge Records euh, l'année dernière euh, c'est des Australiens Il y en a plein qui sortent du garage et bah eux, ils sont basés à Berlin, donc ils sont un peu européens. Et sur cet album de huit titres, on est plutôt sur du punk avec des, des bonnes mélodies et plein d'énergie qui rappelle Wire ou Sonic Youth. Donc on va écouter deux morceaux, My Human Instinction donc Extinction, <rire> et Baby, des Dead Things. Baby, c'était pas facile hein, à dire. Non, Baby, ça va. Oui, bah oui c'était une blague. Oh, tu m'as eu... C'est le morceau « Baby » et juste avant c'était « My Un Man Extinction ». J'ai bien aimé, très très cool. Euh, on enchaîne dans un autre style. Euh, eux aussi, je vous les en, je vous en avais parlé dans l'émission. Il s'appelle « Crime crime Wave » pardon et c'est un groupe de Manchester qui mixe, ma foi, de manière très habilement euh, des éléments de showcase du début des années 90 avec de la musique électronique un petit peu plus contemporaine. Euh, en gros, je crois qu'à l'époque, j'avais déjà sorti cette phrase-là. Mais c'est un peu comme si My valentine avait eu un bébé avec ApexTwin pour te ah situer ouais. un peu euh, Bref c'est super c'est très très très cool et leur dernier EP Altercation euh, est sorti fin mars sur le label euh, Black Acre je te propose d'écouter un extrait qui s'appelle Dispersal Order tu vas voir c'est pas mal on est proche de l'ambiante aussi euh, là dessus je trouve euh, voilà donc Crime Wave avec Dispersal Order ou Crime Rave, si vous voulez bien le prononcer, mais moi je arrive pas, euh, avec le morceau Dispersal Order, voilà, allez, tout à la française, Crime Wave, Dispersal Order. Voilà, <rire> euh, on a chaîne avec Teespoon and the Waves, très bien <rire> euh, style complètement différent avec un album euh, éponyme qui est sorti initialement en 1977, qui est un, un chef-d'oeuvre, qui Que dis-je euh, un, un, un, un opus Teaspoon on the Wave, en fait, c'est euh, c'est un, un groupe porté par Teaspoon Endela, qui est un saxophoniste sud-africain. Euh, et cet album, il est surtout connu pour la chanson Oye oh weto oh Ça tombe bien, c'est celle-ci que je vais vous passer. Euh, bah, ce titre, il c'est devenu un classique des clubs underground euh, contemporain et qui est passé sur plein de DJ sets, de nombreux dj Voilà. Et euh, c'est même pas pour ça que je l'ai choisi, mais en préparant l'émission j'ai vu ça. Et euh, ce, cet album il a été réédité il y a peu par bongo Bongojo Records, label de qualité. Et donc on est sur un style complètement différent, un peu de disc, disco funk, jazz, euh, dansant, waouh, très sympa. Happy, Oye Soweto de t on the Waves. The Waves et le morceau Oye oh Soweto Très bien, très bien euh, Petit retour en 2000, euh, 2001, n'importe quoi en 2020 euh, avec la collaboration entre le producteur parisien Simo Sel et euh, l'artiste égyptien Abdullah Miniaoui Euh, qui, en plus de chanter, euh, est aussi acteur, poète et trompettiste. Eh Voilà, la liste est longue. Euh, donc, euh, l'album leur album « Kill Me or Negotiate » était sorti sur le label marseillais euh, BFDM, c'est « Brothers from Different Mothers ». <rire> Pardon. Et on est, euh, grosso modo, sur de la grosse basse musique avec des éléments trap et dub. Euh, tout un truc euh, tout un univers que j'aime beaucoup ouais. voilà c'est un peu dark mais c'est très cool euh, je vous en dis pas plus et je vous laisse apprécier euh, ce morceau qui s'appelle Pending in the Pattern m'avoir, j'ai cru que c'était fini, j'allais reparler dessus. Dang. Alors c'était Simo Cell avec Abdoula Minyaoui et le morceau Pending in the Pattern. Ouais, C'est bien cool. C'est cool, ouais, chouette. Alors l'album, il est quand même il y a pas mal de morceaux un peu plus techno et euh, il n'est pas forcément aussi audible que ce morceau-là. Je préfère te prévenir. Alors, il est moins pop. Si ouais, les autres ouais, sont exactement. moins pop. Oui, euh, exactement. Ok, ouais, ouais. Euh, on va enchaîner avec... Euh un nouveau morceau euh, d'un duo crot mexicain qu'on vous a déjà passé euh, Mirror Revelation et on va passer le morceau Fiction Fiction c'est écrit en espagnol donc c'est avec deux C il n'y a pas un T vous allez voir vous allez repartir c'est très planant du coup, très expagnol tu ne le pas du tout non ok rien non. à foutre vous on vous a passé il n'y a pas si longtemps <rire> donc réécoutez faites une recherche sur la page Facebook euh, vous allez pouvoir retrouver Mais c'est très récent Mirror Revelations et le morceau Fictions Piero, Revelation et leur crot-troc en tétant avec ce nouveau single qui vient de sortir, Fiction. Si il ouais. de voir l'album euh, arriver. Ouais, bah c'est ce que j'allais dire. Ils m'ont hypnotisé, Piero. Ouais, ouais, ouais. Euh, continue, on enchaîne. Oh, oui, allez, on enchaîne. Je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, que je pas de dire on enchaîne. C'est un tic, voilà. Donc, je le dis et je l'assume pleinement. On enchaîne avec Public Body. C'est un groupe qui vient de Brighton. Et euh, on peut le catégoriser dans... Euh, Euh, le, le La catégorie Art Punk voilà. euh, Ils ont pas encore d'album Mais ils ont sorti plusieurs EP Enfin deux EP et quelques singles depuis 2019 Le dernier en date de single euh, A.K.A Celui qu'on va écouter Il est sorti en octobre dernier Sur le label Fat Cat Records euh, Label des psychotiques manx il me semble euh, Bon bon très bon label en tout cas euh, Du coup Le morceau qu'on écoute s'appelle Break From Life Essayer les public body tout de suite dit avec le morceau Break From Life tout simplement euh, et comme promis euh, moi je vais vous passer un classique hip hop euh, de Prodigy, pas le groupe électro mais le, le rappeur euh, qui s'appelle Kibit Toro qui est sorti en 2000 sur le son album H-N-I-C c'est juste des, des lettres H-N-I-C waouh comment tu es trop forte Euh, donc moi c'est mon dernier morceau Et normalement euh, si on a le temps, on passe ton morceau qui est un peu hip-hop Comme ça, ça va couler Il faut que j'aille de, de parler Kipit Toro de Prodigy uh -huh. oh, yeah, Hey yo, I break cred Ribs, hundred dollar bills Pill on the cottage, another four wheels Write a book full of medicine and generate meals Tore the album, only for more sales We used to catch those on the block with crills Now it's paid shows, promoters post up bills Sound though was only if the math is real if we can't match numbers then you can't have a head figure in charge of shit live nigga runs all this party he dubs signs regardless remorseless haunt niggas like poltergeist guys my vice for get like that this thing twice before you move on and put jewels on it who want it loose niggas make the news when we start forming snatch strikes off a of nigga uniform fortune doing it bad it'll be your way out to your restriction one nigga on the grill I fuck around, Dunny, it's most real, I'll keep it though, nigga. Don't let me back up for him. let me back up, though, no, though. No. Why niggas bullshit on the grill? I fuck around, honey the most real I gave birth to your whole style and fail I do it fail the whole my dick in public I blow up Duplicate rap, clone her This man, you do it live on stage For dolo I smack niggas like you Smash niggas by the tools Grab niggas by the throat Show them prove Rhymes cocky Crazy ill, man rowdy Did a buck off for of my shit and rapped your outie Temperamental, I snap quick, very touchy And yo, my attitude is all fucked up and real shitty I rap like no one out there can fuck with me You feel different niggas see me, I throw a TV at you crazy, bitchy say pee you crazy A pain in the ass now nah, but fuck you pain me, I'm no shorty, nigga I stop your glory I'm a third street nigga for real, you just applaud me, avoid P Man take your baby mom's advice, I'm nothing sweet, it with the guns, you pay the price When you see me in the street soldier salute me, it's just a groupie, oh you gangster and shoot me Who gives a fuck really, I miss my nigga twin kill me, so I can join the rest of my force up in the heavens you Niggas make me laugh, that crazy ass, and I don't give a fuck what you sold That shit is trash, bang this, cause I guarantee that you bought it Heavy airplay all day with no calling I keep it down nigga Et on va, se taire, on va se dire au revoir avec Joe Unnone, artiste anglais qui mêle punk hip-hop avec un phrasé à la The Street et euh, un peu dans la ligne de Sleutai. Euh, C'est sorti en novembre 2022 sur son label Darko Recordings et ça s'appelle Hell of Mine. I'm doing time in the prison of mine Trapped inside of the walls I recline Can't decide if it's heaven or hell All alone with reflection of self like who is who in the game of roulette I'm something ash from a cassack of I try my luck like a life from the run from everybody that I hate to love and naked